Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 9 décembre 2020. Voici les grands titres de cette édition. Le président du Conseil national de la communication exhorte les responsables des médias en ligne à respecter la loi sur la presse et à privilégier dans leur production les sujets intéressants, les communautés. Vous l'entendrez dès le début de ce journal Un enfant est mort chez lui sur la sous Ndengo, en commune Kiganda de la province Moravia, des suites de l'explosion d'une grenade. Le père de la victime a été arrêté pour détention illégale d'armes. Des débuts de boissons et restaurants ont été fermés depuis deux mois déjà dans différents quartiers de la ville d'Ongozi pour manque d'hygiène. Une commission de surveillance décidera quelle maison réouvrir en fonction de la qualité de son hygiène. Et dans la chronique « Parlera sur moi », on évoquera la culture de la retenue qu'on peut avoir grâce au recours au proverbe apaisant. Ce sera avec notre confrère Jérôme Nyonzima travaillant dans le domaine de la résolution des conflits. Pas ganilo, vous ratez -bonjour. Le Conseil national de la communication appelle les responsables des médias en ligne à respecter la loi sur la presse. Lors d'une rencontre avec ces derniers ce mercredi, Nestor Wangamoukounzi, président du CNC, a exhorté les représentants de ces médias à encadrer leurs journalistes. Le président de cet organe régulateur des médias burundais invite ces médias à exploiter les sujets intéressants, les communautés. Je vous propose de l'écouter. Le rapport du dernier trimestre du Conseil national de la communication fait état de l'existence de plus d'une cinquantaine de médias en ligne sans considérer le nombre important de demandes d'autorisation d'exploitation des médias en ligne ou agences de communication sous analyse au Conseil national de la communication. À côté des médias exclusivement en ligne, les médias classiques, se dotent stratégiquement des plateformes en ligne pour atteindre un public encore plus accru. Nous allons ici échanger sur les voies et moyens qui pourraient aider à clarifier la situation pour en finir avec cette confusion préjudiciable au bon fonctionnement et à la réputation des médias en ligne. A marge de ces défis purement professionnels, il y a le cadre légal qui manifestement Offre des facilités aux médias en ligne, notamment en ce qui concerne les conditions d'autorisation. En y regardant de plus près, on se rend compte qu'il se cache derrière ces facilités la moindre importance réservée aux médias en ligne du fait de leur récente naissance dans l'univers médiatique. La liberté de la presse repose sur le respect de la loi Vous êtes invité à vous en servir comme garant de la liberté de la presse et pour y arriver, le Conseil national de la communication vous propose trois principales stratégies. 1. L'encadrement de proximité des journalistes placés sous votre responsabilité. Le Conseil national de la communication demande aux médias en général et les médias en ligne en particulier de focaliser votre action sur l'intérêt des communautés notamment la mise en œuvre du plan national de développement Nestor Mokonzi, président du Conseil national de la communication Un enfant est mort dans la soirée de ce mardi suite à l'explosion d'une grenade qui se trouvait à l'intérieur de la maison où il cherchait du haricot. L'incident a eu lieu sur la sous-colline Dengo de la zone commune Kiganda, c'est dans la province Moravia. L'administrateur de la commune, Kiganda, Ndikougayo Omer, confirmait les faits en indiquant que le père de l'enfant est devant l'officier de police judiciaire pour ouverture du dossier pour n'avoir pas remis l'arme en sa possession du moment que l'administration avait suffisamment sensibilisé la population à remettre volontairement les armes. Cette autorité communale met en garde tous ceux qui n'ont pas remis les armes qu'une fois arrêtés, Ils seront punis exemplairement. Et un sexagénaire habitant la colline Gasevei rurale en commune Buganda de, de la province de Chibitoke est mort suite à une grenade lancée la nuit de ce mardi. Sentinelle à l'école fondamentale Mboubi, Michel Habonimana aurait été tué par soupçon de sorcellerie. Soutient hakizima Hakizimana, administrateur de la dite commune. Cet administratif fait savoir que l'enquête a déjà commencé pour identifier l'auteur de ce forfait. Il a en outre tenu une réunion de pacification le matin de son mercredi et a appelé la population à éviter toute justice populaire. Le Burundi se joint demain au monde pour célébrer le 72e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Imel de ministre des droits de l'homme, dans une déclaration sortie ce mercredi, a précisé que c'est une occasion de réaffirmer l'importance des droits de l'homme auxquels tous les peuples aspirent et d'insister sur l'importance d'une solidarité mondiale. Suivez la ministre Imel de L'année 2020 a été fortement marquée par la pandémie de COVID-19, qui a révélé que les objectifs mondiaux communs ne peuvent être atteints tant qu'il subsiste des inégalités, d'exclusion et la discrimination. Ce jour est une occasion de réaffirmer l'importance des droits de l'homme auxquels tous les peuples aspirent, d'insister sur l'importance d'une solidarité mondiale et de rappeler notre interconnexion et l'humanité que nous partageons. En tant que le Burundi a pu organiser avec succès des élections libres, transparentes et apaisé, sanctionné par la mise en place des nouvelles institutions républicaines reconnues par l'ensemble de la communauté internationale qui vient par ailleurs d'adopter par décision du Conseil de sécurité des Nations Unies le retrait du Burundi de son agenda politique. Les cérémonies officielles marquent la célébration de la journée internationale dédiée à la déclaration universelle des droits de l'homme au rôle lié à la province d'Objumbura, commune et Le 10 décembre 2020, sous le thème national, reconstruire et amener, défendre les droits de l'homme. C'était la ministre en charge des droits de l'homme, Imelde Sabouchimike. Grogne des tenanciers dau deux de boissons et restaurants fermés depuis plus de deux mois déjà par l'administration à cause du manque d'hygiène dans différents quartiers de la ville d'Ongozi. Ces derniers se plaignent de voir leurs maisons toujours fermées alors qu'ils ont déjà terminé l'assainissement de ces endroits. Le coordonnateur provincial d'hygiène et d'assainissement invite ceux qui ont déjà répondu aux exigences d'approcher la commission récemment mise sur pied par l'administration communale pour statuer sur ces cas. Apollinaire Muzakara. Lors d'une campagne menée ces derniers jours. Environ 70% des bistrots et restaurants de rang moyen ont été fermés suite à l'insalubrité rencontrée, surtout dans les lieux d'aisance, les ustensiles, sans oublier le manque d'hygiène corporelle et vestimentaire de certains du personnel. Bon nombre de ces propriétaires demandent la réouverture de ces bistrots et restaurants, arguant qu'ils ont déjà terminé l'instauration de la propriété dans ces endroits. Désirène Daïsaba, chargée d'hygiène au niveau provincial, indique que l'administrateur communal a mis sur place une commission de cinq personnes issues de différents services, dont la santé, l'hygiène et l'assainissement, la police de protection civile et l'administration. Commission chargée de décider sur la réouverture ou non de ces maisons des Irènes d'Aïssaba, président de cette commission, invite à cet effet ceux qui ont honoré les engagements d'informer cette commission afin de faire le const. Il indique que, dans ce même cadre de l'enseignement de la ville d'Ongozi, une équipe de 36 agents de santé communautaires des chefs de quartier ont reçu une formation irrelative. Ces derniers sillonnent ce jour-ci tous les bistrots, restaurants et hôtels de tous les quartiers ont envie en vue d'en faire rapport à cette commission. Merci Apollinaire. Et il s'observait des eaux usées qui se déversent dans le caniveau acheminant les eaux de pluie le long de l'avenue de l'UNESCO en zone Nyakabiga. C'est suite à une cassure d'un tuyau conduisant les saletés vers le regard. Les personnes qui exercent les activités de développement près de ce caniveau s'inquiètent de l'hygiène qui est mise en cause et plaident pour la réparation de ce tuyau. Omer Douayou. Cet écoulement d'eau qui indique ces personnes provient d'un tuyau endommagé se trouvant dans un canal d'évacuation d'eau usée le long de l'avenue de l'UNESCO à droite vers Nyakabiga côté campus Mutanga. Les personnes rencontrées sur place estiment que le tuyau endommagé achemine les déchets provenant des latrines des résidences universitaires. Les uns disent que ce sont des eaux qui proviennent des latrines du campus. Il y a une personne qui est venu faire une enquête, m'a demandé l'endroit où le tuyau est abîmé. Je lui ai montré, mais il n'est pas encore réparé. Depuis que je travaille ici, le tuyau est dans le même état. Mais auparavant, il n'y avait pas d'écoulement d'eau, ce qui a changé actuellement. Je pense qu'une semaine vient de se passer. La situation étant comme ça. On a enlevé les herbes qui étaient autour, car ces herbes empêchaient l'écoulement. Je ne peux pas connaître la situation des personnes du voisinage, mais cette odeur n'ose s'il m'a quérée cause du tort. En jetant un coup d'œil, on s'appelle soit que le tuyau provienne du campus. Ces personnes demandent la réparation ou le remplacement de ce tuyau pour prévenir que cette odeur ne abonde, ne leur cause des maladies. Moi qui est encore amateur dans le domaine, je demande qu'on puisse réhabiliter ce réseau. Ce tuyau achemine les déchets provenant de différentes latrines des résidences universitaires. Nous demandons une réhabilitation urgente car ce caniveau passe devant les maisons d'habitation et des restaurants. Elle peut causer des maladies. Ces Les habitants indiquent qu'au moins une semaine ou deux vient de s'écouler, le tuyau étant abîmé. Actualité internationale Les vaccins et la réduction de la dette publique, telles sont les questions que vont aborder les dirigeants de l'Union européenne et de l'Union africaine au cours d'une réunion virtuelle ce mercredi. L'objectif est de poursuivre les discussions en prévision au sixième sommet entre les deux unions qui a été reporté cette année en raison de la pandémie de coronavirus. Et pour discuter des enjeux et des principaux thèmes, Mo Ibrahim, un entrepreneur et philanthrope soudanais, a affirmé à Euronews que la lutte contre la Covid-19 doit être un combat commun si nous voulons vaincre le virus. Pas de culpa, mais des explications officielles après qu'un convoi de l'ONU ait été la cible des forces éthiopiennes dans la région du Tigré. Le porte-parole Redouane Yougocène a donné sa version des faits. Il a en effet expliqué que des agents de l'ONU ont forcé deux postes de contrôle pour se rendre à la hâte dans des zones où ils n'étaient pas censés aller et qu'on leur avait déconseillé de traverser. Et que quand ils ont tenté de forcer un troisième poste de contrôle, les militaires éthiopiens ont tiré les ont arrêtés. Depuis, ils ont été libérés. Une réponse non loin de satisfaire les organisations internationales qui tentent de venir en aide à une population de la région du Tigré fortement impactée par le conflit qui oppose depuis le 4 novembre les forces du gouvernement d'Abi Ahmed aux troupes du Front de Libération du Peuple du Tigré, TPLF. Enfin, hors du continent africain en France, le parquet national financier a Rocky, mardi 8 décembre, quatre ans de prison, dont deux avec sursis à l'encontre de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, jugé pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. L'accusation a demandé les mêmes peines pour l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert ainsi que pour Thierry Herzog, avocat historique de l'ex-chef d'État, demandant pour ce dernier qu'elle soit assortie de cinq ans d'interdiction professionnelle. Les plaidoiries de la défense sont prévues ce mercredi et jeudi et le verdict est attendu le 10 décembre, demain donc. Et c'est la première fois qu'une peine de prison est requise contre un ancien président sous la Ve République dans l'affaire des emplois fictifs. Le parquet avait demandé à l'époque la relaxe pour Jacques Chirac, qui avait été finalement condamné. Parle, rassure-moi. Les proverbes pesants aident les gens à avoir la culture de la retenue. Jérôme Nyonzima, journaliste travaillant dans le domaine de la résolution des conflits, précise que cela impacte progressivement dans la résolution des conflits. D'où il interpelle les gens à éviter tout discours pouvant provoquer des tensions. Ornella Moucho. Différents discours contiennent des proverbes pour captiver le public. Jérôme Nionzima, journaliste évrant dans le domaine de la résolution des conflits, fait savoir que les proverbes appelant les gens à la retenue sont caractérisés en deux parties. Les proverbes qui éduquent. Ce sont des proverbes qui sont destinés à l'éducation, à éduquer les gens à la retenue verbale. La première caractéristique, c'est que pour ces proverbes, ils sont vraiment dichotomiques. Et au niveau de, de leur dichotomie, on a une partie qui montre euh, qui montre l'effet les de la parole rapide, de la parole non méditée. Et la deuxième partie maintenant montre les conséquences pour ce genre de langage. Disons par exemple, si on dit « il faut tourner la langue 36 fois avant de prononcer un mot », ça veut dire que vous essayez d'imaginer les conséquences que le mot que vous allez prononcer, que la parole que vous allez lancer peut avoir. Selon lui, les proverbes appelant au discours apaisant contribuent en quelque sorte à la résolution des conflits. C'est très important quand vous pensez à la méditation déjà avant de prononcer une parole. C'est essentiel parce que avant de prononcer un mot, si vous devez imaginer les conséquences que ce mot peut avoir, maintenant ça peut plutôt vous amener à prononcer un langage constructif. Ça peut vous amener à tenir des propos plutôt réconciliateurs. Il explique comment les tensions peuvent naître suite aux proverbes ou citations négatives. Au cas contraire, c'est souvent des adages ou des proverbes qui amènent les gens à rétorquer, à réagir, à montrer qu'on est aussi capable. Hein. Si quelqu'un vous injurie et vous pensez que si vous ne parvenez pas à trouver une injure qui rétorque réciproquement ce qu'il vient de vous dire et vous pensez que vous n'êtes pas valable. Il y a aussi des adages de ce genre qui appellent les gens à réagir automatiquement ou rapidement ou quand vous êtes dans des réunions, des gens qui pensent que on ne peut pas sortir sans dire un mot. Si vous partez sans dire un mot, c'est que vous n'avez rien à dire. Je comprends que finalement, quand ça peut quand même inciter les gens, à son entrée dedans. Ça peut provoquer des conflits qui peuvent aller même jusqu'à la violence. Jérôme Niondima interpelle les gens à prendre le temps de réfléchir avant de parler dans le but de lutter contre les violences. Il signale que toute violence commence par l'utilisation des messages haineux. Merci Ornella Mucho, merci Jérôme Nyonzima pour ces éclairages sur la manière d'avoir une culture de la retenue grâce au recours des proverbes apaisants. Et dans le reste de l'actualité, vous l'avez suivi, le président du Conseil national de la communication exhorte les responsables des médias en ligne à respecter la loi sur la presse et à privilégier dans leur production les sujets intéressants, les communautés. Un enfant est mort chez lui sur la sous-colline en commune Kiganda de la Provence, mourant via des suites de l'explosion d'une grenade.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 nos programmes continuent. Un bon après-midi.